Nous avons pris quelques retards, mais que cela n e n t e n e nous terminerons tout de même ce soir la Retro Undead 2011. Et en plus, nous donnerons en bonus de la nouveauté à vous mettre sous l'écrou. Et si cette programmation ne vous convient pas pour une raison ou une autre, ou bien encore si vous êtes mécontent de notre absence de la semaine dernière, eh bien, nous avons une réponse de quatre mots pour vous. Allez vous faire foutre, foutre, foutre. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque leur pratique dépasse souvent la vocation initiale. On vous laisse deviner. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cosphere is our fucking business. We are undead, Incorporated. Because I fucking said so. Go.、No.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 Présentation d'Underground Studio avec la collaboration de Musique Daniel Comté, Les 4 a o r s Poker, Fénard Tattoo, Les Restaurants Pyramides, Piloufas, s s e Bus Rock, Production Salt Lever, Le Fest i v a l u r b a i n 2012, et c'est fou! Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain l e f e r e redécouvrez les racines du rock.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 d i x n e u h e u e s t je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce t r n t e e Janvier de l'Onda Disgrâce 2012, fin de ce mois. Nous entamerons sous peu, possiblement, et espérons ce qui sera l'avant-dernier mois de l'hiver. Et je suis toujours avec、euh, mon infatigable collègue et tâche sociale là, qui est sinistrose. Tâche sociale, c'est bon, ça. <rire> tu fais une tâche sociale. <rire> tu fais un point noir sur la société. <rire> Oui, encore <rire> un point noir, ça se nettoie. <rire> Comment vas-tu?、Ah, ça va très bien. Va ouais, très bien、ouais. oui, oui. Pas trop、euh, désemparé d'avoir sauté une semaine, mon cher? Ben, un petit peu.、Euh, oui, ça, ça casse le beat. Ça casse le beat, puis tu, tu、ouais. commences à t'attendre. On s'habitue. tu sais.、Euh, C'est pas comme si on arrêtait comme l'été, trois ou quatre semaines. C'est、mm -hmm. ça. Et, Ben, là, r e t a u n e Semaine, t'as c o m m e n c e r Non, c'est ça. C'est un peu déstabilisant. D'autant plus qu'on était sur une lignée qui était de notre、euh, Retro o n d e a d la r é t r o s p e c t i、oui. v e Donc, ça casse un petit peu le beat. Mais bon, faut faire avec. Je pouvais vraiment pas être ici la semaine dernière. Ben, vous êtes <rire> tout excusé. Bref, à l'instant, en fait,、euh, parce que faut, faut, bien, faut bien le mentionner, mentionner ici, pardon. Le Retro o n d e a d se termine, e、euh, n en fait, d'ici peut-être une vingtaine de minutes, là, ou 20, 25 minutes maximum.、Euh, dans le sens que, C'est la fin de nos choix qui sont les top 30 ou à peu près. Sinistros a d'autres titres qui, lui, l'auront marqué au courant de l'année. p a s des dignes de m e n t i o n C'est ça. Euh, donc, euh, proprement dit, la Retro Undead se finit avec les, l e e s l e 30 choix, finalement, réciproques, là. Ben,、euh, nos 60 choix, finalement. Ou pratiquement 60, là. Dans quelques instants. Moi, par la suite, je vais combler l'émission avec des présentations d'albums,、euh, qui m'auront,、euh, agréable, ben, des nouveautés, pour la plupart, qui m'auront agréablement,、euh, surpris, pour ne pas dire, fort séduit. s Ben, nouveautés. Comment t'as trouvé le début d'année? Il me semble que c'est timide en frais de sortie. C'est tranquille. C'est très timide. C'est tranquille. Et,、euh, mais mais si temps, on sait ce qui s'en vient, par exemple, ça,、ouais. risque, ça risque de varger.、Là. Mais je pense que、euh, ne serait-ce qu'à partir de la mi-février et mars, on devrait être choisi pour certaines choses.、Oh, oui, oui, oui. oui. C'est un peu le même principe que l'an dernier.、Mmh, euh, non, mais ça ne l'année pas、euh, passée. C'est plus tranquille, c'est vrai. Est, ouais, tranquille. Oui, c'est plus tranquille, mais bon, peut-être est-ce que c'est partir en mouton pour finir en lion et non l'inverse. Ce serait peut-être bien, ça. D'ailleurs, Pour faire un, une liaison avec cette dernière énoncée, on a entendu juste avant la pause publicitaire Crys in et Blood for the Lions.、L、Excellente pièce. Tout、euh... à fait, tirée de The Great Execution. C'est un album que je trouve fort délectable.、Oh, C'est un petit bijou, moi, qui s'est retrouvé、euh, numéro 15 à mon top 30,、euh, où on a entendu la pièce.、Euh... Violenta, Gladiator, et qui est tiré de, de Great Execution. Qui était ton、euh... choix? Oui, c'était mon choix. C'est paru sur Century Media、mm -hmm. au mois d'octobre 2011.、Et、effectivement, c'était un doublé.、Euh, donc, Il semble、euh... que je verrais ça, moi,、euh, message en passant. Chrysian au t r o i s i l l e Metal Fest 2012, ça serait une excellente idée. Ben, passa... ben, leur premier et dernier passage au Metal Fest ça avait été extraordinaire.、Hein? Il semble、hein? que ça serait, ça, serait un... ça serait vraiment très, très、mm -hmm. bon, effectivement. Mais quel m t format... Un petit message、ah, en、ouais. passant. Ça... Quel trio performant?、Hein? Ah, ben oui. Trois sur une scène, on a l'impression de voir une... hors de c o n i r Ah、oh, oui.、Euh, juste au auparavant, avec Chrysian, nous, nous avions euh, formation v a l e n Fire, n'est-ce pas? Oui, ben, formation、euh, Death Trash de l'Angleterre.、Euh, moi, pour ma part, j'ai mis la pièce Desecration,、euh, qui était mon numéro 10.、Euh. Effectivement. Et c'était aussi un doublé parce que moi aussi, j'avais retenu une pièce de l'album Fragile King qui est p a r u sur Century Media. La pièce que j'avais retenue était As the World Collapses. C'est un excellent album.、Euh, très, très, très, très bon.、Euh, ce que j'aime de v a l e n Fire, et en fait, j'ai connu grâce à toi, il、euh, y a un heureux mélange de, nos, de darkness dans ouais, cette ouais, portion de、oh、Death、ouais, Metal. Ouais, ouais, ouais, ouais. Vraiment, des,、euh, ça, ça sonne tellement gros que des fois, t'as l'impression que c'est du dôme Oui, tout à fait. t du dôme speedé.、Ouais, effectivement. Euh, nous avions auparavant formation,、euh, si je m'abuse et corrige-moi, je crois que nous avions débuté avec e m o l a t i o n n'est-ce pas? b e n moi, j'ai eu à la Room, justement.、Ouais, oui, c'est vrai, oui, oui, on a eu à la Room. Formation australienne、euh, qui m'a jeté par terre en 2011. Euh, euh, pas un clone, mais、euh, le petit frère des théistes, finalement,、euh, mm -hmm. qui avait un excellent album qui s'appelle、euh, Natural Causes, que je recommande à tous les fans des théistes、euh, à la Room,、euh, avec la pièce For New Creation, qui était mon numéro 4. De mon top 30. Tout à fait, tout à fait. C'est paru、ah, sur Willow Tip、euh, Records en passant.、Euh, et aussi en passant,、euh, tant qu'à moi, au niveau de Cryzans, c r y s i a n c'était mon numéro 2. 2. Oui. Et nous avions effectivement, en ouverture d'émission et comme première pièce、euh, de ce premier bloc,、euh, un choix qui m'appartenait e m o l a t i o n et l'album Illumination qui est tiré du EP Providence. La est toune fait, est vraiment bonne. Oui, avec l e v i o l on c e l s t Mais ce qui est particulier avec cet album-là, c'est que Euh, il est parti sur aucune étiquette. Il le donnait? Il d o n n a C'est un、ouais. free download.、Ouais. Tu peux le télécharger tout à fait légalement. Et tu peux aussi te le procurer. e évidemment, là, si t'as la chance d'avoir Immolation Live, il le donne lors des spectacles.、Euh, c'était un album qui e n en fait, un mini-album qui est sorti pour fêter leur vingtième, vingt, vingt ou vingt-cinquième anniversaire, vingtième anniversaire, je crois, d'existence. Dans quelques instants, on va aborder,、euh, la section novembre, le mois de novembre, euh, avec, euh, des choix de sinistroses, principalement. Et mon dernier choix, moi, en ce qui concerne l'année 2011. Euh, mais, euh, toi, t'as des trucs pour nous autres qui vont être des mentions honorables, n'est-ce pas? Ben, ça va aller, puis... Après ce, bloc-là, dans le fond. o k o k Je sais que toi, t'as des albums à passer. Ouais,、ans. effectivement. Ce soir, moi, je vais tenter de présenter. Je dis tenter parce que on s'entend que le temps passe tellement vite qu'à un moment donné, on, on s'ambitionne et on se rend compte qu'on a dépassé le, le temps, limite, justement. J'aurai minimalement l'album de Nephilim à vous présenter, qui est un excellent album d'une formation torontoise qui donne dans un death metal brutal e s chose, s honnêtement, c e s t u n e i s t r e je dois te dire, en toute franchise et honnêteté, que pour moi, le death metal, c'est américain, made in the USA. o k a C'est, pour moi, c'est ça. J'ai pas une aversion, j'ai pas de préjugés, mais jusqu'à présent, des bandes, pru, typiquement brutal death metal canadien, s j'en avais pas vraiment entendu qui détonnaient énormément. Nephilim en est un. Ah, ben. Ça en est un, effectivement, ça en est un. Donc, j'aurais eu Nephilim, Et j'aurai、euh, certainement des pièces、euh, du dernier Aborted、euh, qui porte le nom de Global Flatline que j'ai trouvé vraiment bon. Et si le temps nous en permet, un album qui est paru、euh, en 2011, mais que je n'ai découvert qu'à la fin de l'année, Obscura Omnivium. Donc, ceci étant dit, nous allons entamer cette courte portion du mois de novembre avec. Eh,、hey, ben, un album qui en a pris plusieurs par surprise、euh, à la fin de 2011、euh, d'un b e l américain. Moi, c'est mon numéro 2 de mon top 30. Ça aurait pu être le numéro 1 si on n'avait pas décidé De mettre Ghost comme étant un album de 2011, vu、mm -hmm. qu'il est sorti en Amérique du Nord en 2011. Ça a arrêté mon numéro un. Mais vu que Ghost est tombé numéro un,、euh, ben. o n sait pourquoi. Je vous en parlais tout à l'heure, j'ai assisté au spectacle et、euh, ça vaudrait une petite mention. Excellent. Bon. Le, le band en question, c'est un band américain. Lorsque j'ai, je suis tombé par hasard euh, sur、euh, l'album qui a pour titre Outer Isolation, Déjà, le titre faisait, faisait penser à un band typiquement、euh, québécois, assez classique. En voyant le logo, je dis non, non, ça se peut pas, là. Je dis ça, c'est soit une joke ou soit c'est vraiment écœurant.、Mm -hmm. Fait que j'ai pris une chance, c'est vraiment écœurant. <rire> le logo fait carrément voivode. Tout à fait. De, des albums de. o、oh, u i je l'ai dans de, la face. C'est vraiment,、okay. là.、Ouais. Euh, la musique fait très voivode. Mais encore plus éclaté que le Voivode qu'on a connu sur、euh, des pièces comme Tribal Conviction,、mm -hmm. des g o g u s comme ça. C'est très, très, très progressif, trash metal. Les gars, c'est des maniaques de Voivode. Ils s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas parce qu'il vient avec les titres de Tune et tout. Oui, effectivement, c'est évocateur.、Oh, ouais. C'est évocateur.、Euh, c'est un album, d'après moi, c'est le meilleur album de 2011 avec Ghost.、Euh, on va écouter la pièce e c h o l e s Chamber. Attachez votre truc avec de la broche, ça décolle, voici Vector. Go!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 Le salon de billard, c'est 7 tables, s t o d car, racquetball, volleyball, 6 écrans de télé, du café Vanout, de l'Internet gratuit et un permis d'alcool. Le salon de billard, 1400 rue au Buchon, Trois-Rivières. Le Pro, c e s BMC, dans la recherche d a u t a n r a p p e r s interprètes pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque p a r t i c i p e doit performer sur scène et adapter l e u r textes ou des b e a t mystères d'un beatmaker de la région. multim� qu'un l'auto une valeur t ind i preconce préragoggas s e e e v f プロセスエ2012 <est> 89:1 9h59, On est des bons garçons, on a passé la publicité pratiquement à l'heure. Moi, il y a un hippie qui a passé avant moi, ici, parce que le micro sent le patchouli, b â t e m p s C'est impossible, Sinistros, parce que les seuls qui passent avant nous, c'est des cadavres. Ça <rire>、okay. fait que près, tu as prévu un cadavre voulu... de hippies. Ils ont voulu masquer leur odeur, les tabarnouches. <rire> Ah, quel farceur tu fais, décidément. On vient d'entendre la formation polonaise, Vader, et l e s pièce s <laughs> Come and See My Sacrifice, qui est tirée évidemment du dernier album, Welcome to the Sacred Ride. Hey, c'est-tu bon, cet album-là? Bon, c'était correct. Ah, ben, message au promoteur du t r o i s r o y e Metal Fest. Hey, hey Vader, ça serait donc, ben, cool à avoir.、Mmh, ben oui. C'est paru sur n u c l e a r Blast et、euh, moi, je le préfère au précédent Necropolis pour deux raisons. principales. Je n'ai pas entendu celui-là.、Euh, Il est très bon,、euh, Necropolis, mais c'est t o u t des petites pièces. J'ai entendu l'autre avant Necropolis. OK. Mais, Donc, le titre, mais... avant Necropolis, c'était.、Euh, voyons, v a i s j e le dire. En t o u cas, on peut. Très bonne mémoire, peu、on、importe.、Change. Mais Necropolis, c'est t o u t des petites pièces, des fois, moins de deux minutes. que Je trouvais que c'était un petit peu poche d'avoir un album qui ne dure même pas 30 minutes, okay. finalement. Okay. Là. Mais、euh, celui-là, c'est des bonnes pièces plus longues, comme Fader nous ouais, a habitués.、Bon、donc, je suis très, très, très, très content. Vous avez entendu? Formation américaine、euh, que moi je qualifierais d'un mélange de Venom et de The Exploited. Le groupe s'appelle Midnight. C'est pas très original comme non-band, mais ça fait un job en masse.、Euh, On a entendu la pièce You Can't Stop Steal,、euh, c'est l'album, tiré de l'album Satanic Royalty, c'est paru sur e l l s Headbangers. Cet petit label-là me surprend de plus en ouais, plus. Ouais, je pense qu'ils sont en train de faire u n e s c h o s e l Avec c e a les a s s e t d witch, il y a c y a n i g e qu'on va entendre tantôt, euh, Midnight, euh, du coup, c'est une belle job,、euh, excellent. t o u fait. Et, autre message pour les promoteurs du Trois-Rivières Metal Fest, oui, ça, ça prendrait、oui. Vector au Trois-Rivières Metal Fest cette année? Non, ça, ben, si me... j'étais toi, envoie-le donc un listing de ce que t aimerais avoir. Ce serait une bonne idée. Bien, On le fait sur Facebook, mais il y a tellement de niaiseries qui se disent là-dessus.、Euh... Ça ne sait pas, si... ça a-tu l'air à être.、Euh... Ça a-tu l'air à, à, à débourrer ouais, ça? Oui, il y a des bonnes idées. Il y, y a des très bonnes idées, mais il y a d'autres idées que, regarde, les gars, si vous n'avez rien à dire, fermez vos y u e u l e s Mais donne-don un exemple pour le fun. Là. Ouais, y, y, ça donne quoi de dire? On va avoir Slayer. C'est impossible, Chris Dinazan, à l u n <rire> Regarde, excuse-là. Mais c'est, ce serait difficile.、Ah、oui, c'est impossible, mais t e peux pas avoir Slayer, franchement. À moins d'avoir. En tout cas. Ben, écoute, je dis pas à moins c e s t pas impossible. À moins d'avoir juste Slayer, <rire> C'est pas impossible, mais ça peut être assez ardu. Ben、vraiment. oui, mais écoute, regarde. C'est un gros band, ça, là. Oui, pas... oui, effectivement. C'est un gros band. Puis je pense qu'ils peuvent se permettre de choisir o aussi. m a aller. e s t'as pas le、aller. Big Four, t'enrais être là.、Ah, ben regardes, là, là. En vrai de mettre des bonnes idées. Tant qu'à faire. hein? Mais par contre, il y a une affaire qu'il va falloir considérer si jamais ça arrive. Il va falloir que je sache vraiment quand est-ce que Megadeth joue parce que je vais <rire> aller prendre l'air par la star. t e pense q u t s a va o être Metallica, ça, c'est ça. Hey, Sinistros. Je <rire>、euh, suis allé,、euh, pas le week-end dernier, mais l'autre, a l l e voir le, le spectacle de Ghost. é c œ u r m o i là. Non, je ne veux pas t'écœurer, je veux juste te faire saliver. Ben, au moins, tu m'as fait saliver en me donnant mon t-shirt tantôt.、Là. Ben oui, c'était l minimum que je pouvais faire.、Ouais. T'as-tu remarqué qu'il avait été dédicacé par le chanteur? Ben tu v e u r a i Oui.、Hein? Ben oui, regarde m a l d o C'est marqué Va te faire foutre, sale con. <rire> OK. <rire> Va te faire foutre sinitro, si tu r n'étais pas là. Écoute, c'est probablement moi aussi un des. Toi, je s dis que c'est ton top one 2011, non, là, oui, de 2011 p o l'album de d o s e Ah oui, oui, oui. Euh, moi, c'est un des très bons albums. J'ai été comme très, très emballé par cette musique qui était,、euh, à la fois différente, mais aussi habituelle à quelque part. C'est une, c'était une belle façon de réapprêter la sauce de ce style,、euh, je dirais, pratiquement hard rock, si on ouais, veut. Ouais, mais hard rock avec un petit côté métallique, avec un petit côté Merciful Fate en、avec、même temps. Avec un petit côté est... Merciful Fate, mais vraiment bien dosé. C'est une gamique, c'est un band qui a une gamique. En vrai, ça vient chercher en dedans. C est, c est, t es, t es, tu sais, tu écoutes ça. Puis tu, re,、euh, tu retiens les pièces.、Oh、oui, c'est catchy. Absolument.、Euh, ouais. J'étais curieux de les voir en spectacle. J'avais l'opportunité de, de pouvoir、euh, avoir les billets et d'y aller. Et puis, écoute, c'est un spectacle que j'ai trouvé probablement. On s'entend que j'ai pas vu des centaines de spectacles dans, dans mon existence, là, parce que je sélectionne énormément ce que je veux voir, parce que je suis pas tellement un gros fan de show en tant que tel, là. Mais ça, je pense que c'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. À vie?、Euh, oui. Oui. c'est,、euh, c'est peu dire. C'est pas peu dire, effectivement, parce que c'est tellement parfait. C'est un spectacle parfait. C'était au Théâtre Corona. Le son est excellent. C'était bien dosé. L'endroit est très agréable. On voit bien de partout. Le spectacle, là, c'est l'album, Comprends-tu que t'entends l'album? Il n'y a rien qui diffère, pis c'est pas du LipSync, C'est l'album intégral. Ce sont de très, très grands professionnels. Le, le a d e r du band, le frontman, le, le ouais, personnage. Les fait u n vidéo s live, c'est, h a l l u c i n a n t comment c'est charismatique. La gamique. é c o u t e le décor, c'est trois immenses reconstitutions de vitraux infernaux, qui doivent avoir une vingtaine de pieds de haut. Euh, c'est des, des jeux d'éclairage qui sont géniaux,、mmh. mais géniaux.、Euh, c'est une perfection musicale. C'est un. Il n'y a pas eu besoin de. Comme... Es-tu venu dans tes chats? Non, pas du、okay. tout. Mais、euh, je voulais m'en faire un chum à fin de show. Je voulais <rire> que ça soit mon, <rire> Toi, ami. mon ami. Il l'a ramené chez nous, ce gars-là. <rire> euh, point de vue g a m i é que c'est parfait. <coughs> Écoute, quand tu dis qu'il chante, là, pis comme sur la pochette, là, la pochette, on s'entend que c'est un dessin. Là, l à l L'œil, le point blanc,、oh. là. Vraiment, le seul point blanc qui bouge, là, pis tu dis, voyons, c'est hallucinant, pis j'ai même regardé des jumelles pour le、mm -hmm. voir des proches, là. Un maquillage, un make-up parfait,、euh, une façon de communiquer avec la foule très rarement, mais qui est très efficace. Euh, o k、okay, c'est pas un masque, là, dans la face, ça. Ouais. Une partie maquillage, il semble avoir une partie qui est plus, je dirais, peut-être latex. Je sais pas,、mm. c'est dur à décortiquer, mais c'est, ça a l'air tellement,、euh, r e garde, t'as l'impression que c'est un, c'est un, un, un crown qui chante, là,、mm. tu sais. Pis u beaucoup de communication physique avec les gens. Tu sais, par de simples gestes, des poignées de main, ils partagent une coupe de vin à la fin du spectacle avec、euh, les premiers qui sont sur le, le, en avant de la scène, mais, Il n'y a pas eu à l'en faire plus,、là. Un show très court.、Cool, Pourquoi tu sais l'album? L'album n'est pas long. Ils ont rajouté à ça un, un remake de, la, de The Beatles, Here Comes the s u n d de George Harrison. Ça doit Harrison. être bon, ça doit être bon. Très surprenant. Très bonne reprise, très dark, tu sais, très, très malsaine. Vraiment bon. C'était un, un spectacle de courte durée. Et encore là, je dirais que ça n'aurait pas dû être plus long. C'était suffisant. Le message a passé, ils l'ont passé, ils sont partis bonsoir. Quel excellent spectacle. Blood Ceremony, j'ai beaucoup apprécié.、Bon, je l'ai bien aimé le dernier album. Très, bien, très bon Stoner Dome. Si vous aimez Sabbath avec un vocal féminin, c'est、euh, le genre. Et puis、euh, Ancient Wisdom, j'ai été très surpris. C'est très peu conventionnel. C'est un chanteur percussionniste. Guitare acoustique, basse et guitare électrique. Ça donne un mélange de, je dirais, je de traditionnel, métal. Mais、euh, très tribal par moment. Moi, j'ai bien apprécié. Une soirée merveilleuse, mes chers amis. Ben, c'est cool, ça.、Euh, avant que nous, de. Que nous présentes-tu? Ben,、euh... juste avant de vous présenter le premier album de la soirée, je veux juste vous faire la n o m a n t e l a t u r e de quelques trucs que j'ai écoutés au niveau du cinéma. Et le week-end dernier, j'ai écouté. Le film de Jim Sheridan qui porte le titre de Dream House, qui met en vedette Daniel Craig et、euh, Naomi Watts. Daniel Craig, c'est le nouveau James Bond et Naomi Watts. <rire> c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai écouté Quantum of s o l a c e pour la première fois la semaine dernière. Je trouvais ça vraiment cool. Ah,、oh, ouais, ouais, ouais. Puis je pensais que j'avais vu quelques films, moi, c'est comme je dis dans l'appréciation sur le set de réanimation, j'avais vu quelques films avec Daniel Craig puis je me disais, c'est correct, mais un coup. Qu'on l'a vu dans James Bond, qui est excellent. Est-ce qu'il va pouvoir sortir du personnage? Oui, i l est capable. C'est un excellent acteur. Dream House, c'est un film qui raconte l'histoire d'un éditeur à succès qui décide de quitter son travail dans la grande ville, s'installer en banlieue dans une maison, une vieille maison, avec sa femme, ses deux enfants, puis qui veut réaliser son rêve de pouvoir se consacrer à sa famille. Et ça se passe pas du tout comme ça. C'est sa famille qui s'occupe de lui. Dans la maison, Il y a eu des meurtres sordides. Oh,、ah、non. Oui. Et,、euh, lui, il commence à redouter le pire. Et son voisinage redoute le pire aussi, que le tueur est revenu. Mais je peux pas vous en dire plus, ok? Parce、Mais、que c'est un quoi, intrigue à, à la M. Night Shyamalan. Pis u ça, si vous connaissez M. Night Shyamalan, pour les bons films qu'il a fait, qu'il a fait, c'est totalement déroutant. Mais c'est vraiment hallucinant quand on nous, on nous révèle qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Dream House, là, je le conseille, 100 000 Le début est un petit peu lent, mais ça vaut la peine parce qu'il faut être attentif, tout se passe là. Tout, tout ce qui pourrait être indice se passe là. C'est un très bon film. Un film avec lequel j'ai été légèrement déçu, c'est 11, 11, 11, qui est un film de Darren l i n d b o s m a n qui est quand même un bon cinéaste.、Là. Mais 11, 11, 11, ça se passe le 11 novembre 2011. C'est. supposément, la dernière fois que la onzième porte du paradis s'ouvrira pour 45 minutes. Il y a tout un aspect, là, d e d a n s qui, est, je dirais, ésotérique, et qui est connotation religieuse. Ça faisait un film vraiment mystique, mais il se passe pas rien, pis u c'est pas mal poche, en bout de ligne. Bah. J'ai donné seulement un 6.5 sur 10 parce qu'il y a quelques effets qui sont intéressants. Il y a quelques mises en, en, en situation qui sont bien. Pour pas dire que c'est un avais, c'est pas vrai. Mais avec un film qui avait un sujet comme ça, je m'attendais à avoir de quoi d'expliquer. De c'est de pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une p o l k a c'est ça? C'est une p o l k a u、euh, n film qui va falloir surveiller, là, effectivement, le 3 février, février c'est Super, c'est Woman in Black, qui m e t en vedette d a n i e l r a d c l i f f e Wow, wait,、ouais, t'en as parlé、euh, il y a deux semaines. Ça, mais... ça c'est à surveiller. Ça sort,、euh, ce week-end-ci. C'est vraiment quelque chose qui devrait être très, très bon. Les previews sont hallucinantes. J'ai pas e n c o r e encore de Devil Inside. Ça a l'air d'être très bon aussi. Il y a des Innkeepers qui,、euh, le 3 février aussi, qui semblent, les previews, les annonces à la télévision sont vraiment hottes aussi, en tant que film. Puis, je me propose d'aller voir, voir Sherlock Holmes à Game of Shadows incessamment. Ça risque d e très bon, ça, avec Joe là. Ouah,、wow, écoute, c'est pas compliqué, là. C'est Guy Ritchie qui a fait ça. Tu te trompes pas. Ah, non. Tu、sûr. te trompes pas, Guy Ritchie, c'est toujours bon. Donc, l'album que je vous propose、euh, dans quelques instants, en fait, il s'agit de quatre pièces qui sont tirées de l'album qui porte le titre de Cars of Entropy, qui est une autoproduction. De 2012, par la formation torontoise Nephelium. C'est une excellente formation de brutal death metal. Si vous aimez les formations à la Morbid Angel,、euh, puis pas nécessairement le dernier album, formation Nihil et compagnie, vous allez vous y retrouver. C'est vraiment excellent.、Euh, je vous propose Burial Ground, Merciless Annihilation, Hellborn et Malediction. Go!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 Le tunnel de con est une présentation de la barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4 1 7、oui, 0 au b o r d des f o r e s J'essaye, j'essaye, j'essaye, c'est constructif. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89. 1.、Oh. Ne vous en déplaise, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation, The Anti-Ad Incorporated Show, et ce, sur les ondes de Sifu, à radio Campus Trois-Rivières, au 89.1 FM. Lee,、oui, c'était du sérieux, ça, mes amis. Ouais. Que venons-nous d'écouter? La formation Torontoise Nephélium. Ben, c'est d o n c ben, bon. Oui, c'est bon, bon ben hein. Ben, oui. Hey, sais-tu, là, que, Je suis pas mal fier de toi. Ah oui, hein? Ouais, ouais. Autant je me disais, il y a un certain nombre d'années, quand t as commencé à co-animer avec moi, je me disais, il y aura jamais rien f a r e avec ce gars-là. Mais non. <rire> mais maintenant, tu as eu raison de moi à la fin 2001. Tu mais là, commences、oui. vraiment à a p p r é c i e r l'être, m é t h o d e Tu m'as toujours dit à un moment donné, dit, tu m'as dit, le déclic va se faire. Il faut、Et、croire que le、vrai. déclic s'est fait. Pis, moi, je crois pas que le déclic va se faire envers le black metal. Bah, ça, c'est ce ton problème. C'est pas Non, c'est pas un problème, justement. Ça <rire> n'évite un. Non, mais c'est vraiment le fun que tu puisses apprécier la bonne musique. Ah oui. <rire> <rire> Nephilim, formation Toronto Torontoise. Et、euh, l'album Cars of Entropy qui est disponible depuis peu. Et c'est une autoproduction. C'est vraiment un très bon album. Euh, je dois dire, honnêtement, comme je l'ai dit en préambule un petit peu plus tôt de l'heure d'émission,、euh, tout à l'heure, que j'étais sceptique du produit death metal au niveau、euh, canadien, et ça, ça me réconcilie énormément. Non pas que j'ai des préjugés, mais que j'en ai plein. Non. Mais il y a des, y a un style musical qui, pour moi, en fait, au niveau d de u death metal, se doit d'être typiquement américain, mais d'un les USA. Mais、ici, je pense qu'Annephelium ont fait un produit extraordinairement professionnel. On a entendu à l'instant la pièce Maledictions. C'était précédé de Hellborn et de Merciless Annihilation. Et nous avons ouvert avec Burial Ground, qui sont les quatre premières pièces de cet album. Qui, qui, qui, qui, qui, laissez-moi vérifier où a i je m i s ça, cette histoire-là. Tu l'as caché. Ou、oh, s tu l'as mis, l'album, toi. j l'ai mangé. Qui comporte exactement Un gros 6 pièces. Mais la dernière, on s'entend q u e l était quand même de 8 minutes 52, c'est pas rien. Des pièces qui sont relativement longues, je vous dirais qu'ils jouent tout autour de minimalement 5 minutes quelques. Donc, c'est un album, malgré pour 6 pièces qu'on en a pour notre argent. Voilà.、Euh, ceci étant dit, maintenant, côté spectacle qui se commettront directement ici dans la région trifluvienne et production Trois-Viers-Métal, vous pourrez voir le samedi 3 mars prochain, si je m'abuse, c'est bien ce samedi. Le、3 mars.、Euh, non, non, 3, non, 3 mars, c'est 3... un autre non, samedi. Non, non, le 3, 3 février, c'est. OK, 3 février, non, oui, oui. Le 3 mars, au Rock f a i t le stage, c'est Blind Witness en compagnie de Hopeless Nation, Hear My Words et Devil Drowned. C'est à.、Euh, L'ouverture des portes est à 19 h, le spectacle débute à 20 h, elle en coûtera 12 et c'est pour tous. Grand-mère, tais-toi. Non, non, je ne sais pas.、Euh, je... C'est quoi, ça? Blind Witness? Ah oui, OK, c'est du core. Grand-mère, tais-toi. D'accord. Pour choses, je ne p o u r pas t'en prendre d'autre s chose, je te le p r e m e t s Rentre e cours. Samedi 10 mars, toujours.、Euh, 10 mars, pardon, toujours. u café, le stage. C'est Blackguard, Blinded by Fade, Morgue et、euh, Nordim.、Euh, L'ouverture des portes est à 19h. Le spectacle débute à 20h et c'est 12 dollars pour tous. Samedi 14 avril, u café, le stage. o n e x p e c t、ah, je sais qui va aller voir ça. Moi, je s a i s que le Rockmaster va aller voir ça. o n e x p e c t Moi, je suis vraiment pas capable, hein. j a i pas capable, ce groupe-là, là. Ben, faut que t'aimes la musique très, très éclatée. Oui, et, mais je,、euh, je comprends rien, là. Un jour, tu comprendras. Je sais pas. Un, un jour. jour. Peut-être. Obscursus c i Romancia, t r l e s h a m e s et Carcass. Que je connais pas. C'est samedi 14 avril, l'ouverture des portes d de est à 19h, le spectacle débute à 20h, c'est 15$ à et c'est pour tous. Spectacle maintenant à l'extérieur de la région immédiate, soit dans la région montréalaise et québécoise. Le dimanche 5 février, c'est Symphony X, Ice Earth et Warbringer au Metropolis. C'est à 19h au coup, le coup des billets de 35 et 10 et de 39 et 49. Plus tax, ça c'est pour tous via Ticketmaster, Inflames, Trivium, Veil of Maya et King. Mercredi 15 février, 19h30, au m é t r o p o l i s au c o û t de 30 et 72, 35 et 10, plus taxes, c'est pour tous. Les billets sont disponibles par Ticketmaster, c h a l o e n e of Bottom, LOVT, Revocation, Trade Signal. Le 27 février, 19h, au m é t r o p o l i s au c o û t de 35 et 10, 33,、euh, 39 et 49, pardon, plus taxes, c'est pour tous. Il y a Ticketmaster. Bayside, Jungle r o t b i l l Williams et Liquorous Nocturne. Et nous y serons. Nous y serons. C'est le dimanche 4 mars au Foufouines é l e c t r i q u e s d e s 19h. Il en coûte 20 et 25 taxes incluses via admission. Il y a le Pagan Fest,、euh, Part 3, America Part 3, qui se tiendra au Club Soda le dimanche 1er avril de s 19h et qui mettra Tourisas, Ice Storm, XDO, a r c a n a et Altress. a r c a n a t'aimes ça, toi?、Hein? Oh, j'adore a r o n a C'est, comme je l'ai dit au Club Soda, le, le, le, le, le, le, le, le, le, quoi, je m e rappelle plus, là. 1er avril, dimanche le 1er avril, à、euh, 19h, elle en coûtera 26, et 33, et 30, et 72, plus taxes, c'est pour tous, via les billetteries du Club Soda.、Euh, ça, ça risque d'être, ah、oh, ben, maudite affaire. Je viens de te trouver qu'est-ce qu'on faisait le samedi, le vendredi 16 avril prochain. On s'en va voir. h o p e a m a s t e r l a n p et Ghost. Ah、oh, ben, <rire> voilà! On vient de le trouver. Qu'est-ce qu'on va faire cette journée-là? C'est ça, vendredi le 6 avril de 20h au Métropolis, c e s t h o p e f Mastodon et Ghost. Il un... est trop tard. C'est sûr qu'on y va. C'est sûr, sûr, sûr qu'on va là. Les billets sont en vente、euh, le 3 février, donc、euh, ça va être sûr qu'on va aller voir ça. Au coût de 41,75 et 52,15, taxes incluses, c'est pour tous. C'est disponible, b e ne j sais pas, là, c'est-tu.、Euh, Ils ne disent pas vraiment bien en vente le 3 février. Si tu es au m é t r o p o l i s directement, il faut les prendre. Je n'en ai aucune idée. On ira s'informationner de ça. Au mois de mai, à Sabaton. Et,、euh, ça ça sent encore loin. Le 7、là. mai, mais par contre, ça va t'intéresser parce que le 9 mai, il y a p e a m f Oh. Qui sera au club Soda. Bref. Bref avec qui Avec qui? Avec、euh, Watane, The Devil's Blood et i n s o l i t o o e Devil's Blood, c'est bon, ça. Watane aussi, c'est très, très bon, même.、Euh... Ça risque d'être intéressant. Mais、ah, là, là, là, On va prendre un autre show qu'on va aller voir. Ah, Non. Ah, Là, là je ne vais pas y aller.、Okay. Non, Opet, Mastodon. Ben, Mastodon, s'ils f o n l e s vieilles tunes, c'est correct, mais Ghost aussi. Ben, Mastodon v a faire des vieilles tunes, c'est certain. C'est、ah, sûr, c'est sûr, sûr. OK, d'accord. Mais Opet, là. Opet, c'est ça. C'est live,、oh, oui. c'est excellent. Oh, là. Oh. Mais Ghost, là.、Ah, faut que tu vois ça. Bon, OK. Ceci s t e n t d u continuons musicalement avant de tomber en extase totale. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, ce sont tes. Présentations qui font、euh, office de tes mentions honorables de 2011. Ben oui, puis j'ai préparé un bloc de mentions honorables qui va te faire grandement plaisir, ouais, mon cher ami. Ouais, je vois、ami. ça vite de même, là, puis ça a l'air d'être bien le fun. On va voir un beau petit bloc de black metal de 2011, mon、Ouh. cher ami. Oh! On va commencer quand même smooth, pas t'achaler trop trop. On va commencer avec Falkenbach, formation、euh, One Man Band、euh, allemand. Avec、euh, la pièce Where is Raven's Fly,、euh, tirée de l'excellent a l b u m d l e album、euh, Tiurida, qui faisait suite à Heralding de Fireblade, qui est apparue en 2005. Nous aurons Vride,、euh, on va avoir Vessen, on va avoir Shooter et Absu. Alors, on commence tout de suite avec f a l k e n b a c k Where is Raven's Fly. Mais、euh, ici, j'aimerais vivement protester pour une chose. Proteste, proteste. Bien, non, pour, pour, pas vraiment protester, mais plutôt faire une. Grande suggestion aux dirigeants de Sifu. Pourrions-nous avoir une télévision ici, qui nous permet de, lorsque ce serait une vague black metal, de se plugger sur autre chose. Allez, on écoute ça.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 Prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mardi 31 janvier, les Patriotes hockey affrontent McGill à 19h au Colisée de Trois-Rivières. Les Patriotes de l'UQTR ont une tradition d'excellence. uctr.ca patriote.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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation. Ça, c'est l'ancien horaire. Je t'ai eu. vous ai bien eu, bande de connards. Bande de nazes. Vous venez d'entendre le premier bloc de réanimation. Comment vas-tu, docteur Ça va très mal et toi Oui, parce que tu viens d'entendre un bloc typiquement détestable. c e s t p a s s i pire, ce s t pas si pire. Non, il était bon. C'était un bon bloc. Écoute, ouais, ben, Shooter, c'est bon, ça. Oui,、oh, ça, ça rentre.、Ouais. C'est evil. C'est cool. C'est pas gentil. Non, non, non, surtout pas. Bien entendu, la formation américaine a b s u avec la pièce Abraxas Conexus tirée du dernier album a b s u que j'avais un petit peu moins aimé q u a b s u qui était paru en 2009 ou 2010, je crois.、Euh, C'est paru sur Candlelight,、euh, toujours en 2011. On a eu la formation norvégienne Shoder u l avec un excellent retour avec l'album Legion Helvet avec la pièce Slack. Slack toi, m ê m e slack un peu. <rire> slack la p o u l e OK? <rire>、euh, c'est paru sur Season of Mist, qui est un excellent label、euh, assez varié. Un、euh. la autre... label de variété. Oui, c'est de, de la variété <rire> métallique. <rire> On a eu une autre formation norvégienne、euh, du nom de Vessen avec la pièce Mindfield Paranoia qui est apparue sur、euh, Goat Carcass Rising sur Axis Music. On a eu v r i d qui comporte、euh, quelques anciens membres de、euh, De, de la、dire. troupe du rideau vert. <rire> J'ai un blanc de mémoire, là. Ça va me revenir éventuellement.、Euh, C'est pas pire après ça. Ben non. Des anciens membres d'une autre bande connue à l'époque. Ben je peux, essayer, je peux essayer de les voir pendant ce temps-là. Ouais, mais en tout cas. C'était la pièce、euh, The Blood Eagle qui est parée sur Five u V. C'est sur i n d i Recordings. On a eu Falconback. One Man Band、euh, japonais, non, non, non, non, pas japonais, allemand avec la pièce Where's i Ravens Fly、euh, tirée de l'album Tiurida qui faisait suite à l'album Heralding d e Fireblade paru en 2005, c'est sur Napam Records. Des membres de Wind Deer. Wind Deer, c'est en plein sang, merci beaucoup. Ça fera 5$.、Dollars. Ça fera 5$, c'est ça. Il est... <rire> Il est 21h14. Et après ce premier bloc de l'invasion. <rire> ce serait-tu drôle de voyager dans le temps comme ça?、Euh... On mêlerait le bon. Mêle...、Hey, c'est le fun ç e se m t t r e d a s e Bon, le les mails déjà pas pire. Mais oui, c'est、ah. parfait ça. Euh, Sinistro, s la semaine prochaine, tu vas nous présenter deux albognes. Deux albognes, mais comme je vous dis, mais,、ah, je ne vous l'ai pas dit, moi je l'ai dit à lui, mais pas à vous autres. Oui.、Euh, la nouveauté de 2012, c'est que les albognes que je vais vous présenter <rire> vont être diminuées dans le temps parce que, d'après moi, il y en a que ça tape ses nerfs, avoir trop de tournes d'un même album, fait que je vais vous en mettre bien que deux par album. Mais je ne vous dis pas inquiète. <rire> ha ha ha h Euh, c'est tout un vrai petit sac à malice,、eh、cet enfant-là.、Oui. <rire> non, ben Attends, ça.、Euh, la semaine prochaine, on va faire un survol de l'album、euh, de Lamb of God、euh, Résolution. Vous pouvez aller lire ma critique、euh, sur le réanimation.ad.com ou hurlemort.com où j'ai donné un 7,5 sur 10 parce que ça reste du Lamb of God. C'est la même recette, efficace, puis c'est pas plus grave que ça. Moi, j'ai pas vraiment aimé cet album-là. Bon, c'est comme les trois les et deux derniers. J'ai préféré les précédents. Celui-là, j'ai trouvé un petit peu.、Euh, Mais c'est redondant. C'est redondant. Regardez, pas, je le dis dans ma critique. Pas, moi, ce n'est pas un album que je v o i s écouter.、Euh, assidûment. a s s Il ne fera pas partie de la liste de 2012. Ce n'est pas plus grave que ça.、Là. Mais par contre, tu as découvert quelque chose d'excellent. b e n oui. Euh, formation euh, de la République tchèque、euh, qui a pour nom i n n e r f e a r qui donne dans un gothique extrême symphonique.、Euh, Il y a le batteur, l'actuel batteur de Cradle, Cradle of Field là-dedans qui fait les keyboards et la batterie. Ça existe depuis 97 et c'est très, très, très, très, très bien monté.、Euh, c'est sûr et certain qu'il y a un certain parallèle、euh, à faire avec Cradle of Field parce que ça reste du, du d e l'extrême symphonique, là. On、mm -hmm. Un peu ce que Cradle peut faire. Mais là où il y a l'originalité, c'est au niveau du vocal féminin de Victoria qui est vraiment chaud. C'est un, un, un, un vocal spécial.、M des、tu p e n s e s t u ici de Victoria Principles qui jouait dans Dallas? Malheureusement, non.、Ah, okay. C'est pas elle. Non, mais elle a un genre de, genre de vocal, des fois avec un trémolo qui peut rappeler un peu Edith Piaf. C'est un peu spécial. Là,、si、<rire> <tu> sais, <rire> oui, ça doit l'être pour le、euh, puis, l e bouche. C'est spécial. Puis l'autre particularité réside dans les claviers. C'est sûr qu'il y a e le côté symphonique avec des instruments,、euh, plus, plus, traditionnels,、mm -hmm. mais il y a un côté techno là-dedans qui est vraiment intéressant.、Là. Ils sortent des sons comme industriels, pis u c'est, vraiment cool,、là. Ah, ben, écoute,、euh, moi, je, moi, ça m'a bien plu, hein. e moi, j'adore cet album. Ça m'a bien、hein. plu, pis. Je pense、euh, que j'ai donné un 8.5 sur 10. Tout ouais, à fait.、Ouais. 8.5, je pense, c'est une note qui est méritée aussi. Euh, bon, écoutez, moi, e、euh, u je crois pas, que je vais avoir le temps de vous passer les trois albums que j'avais, e、euh, n v i s a g é s Mais pour le moins, sous peu, je vais vous présenter,、euh, quelques pièces tirées du niveau, e、euh, la formation,、euh, de Belgique Aborted. il、euh, y a p e u t ê t r e une chose, par contre, que j'aimerais, même si ça ne se passe pas cette semaine, <coughs> il c'est pas non savoir si je vais le faire u n e prochaine, j'aimerais vous,、euh, amateurs de, C'est un dead metal qui a une tendance progressive assez particulière. Une formation allemande qui porte le, le nom de Obscura. Allez faire un tour pour explorer l'album Omnivium,、euh, qui est paru sur Relapse Record. C'est... Ben, j'ai bien hâte d'entendre ça. Ben, c'est surprenant, hein, parce qu'il y a deux espèces de, je dirais, d'entités dans le même ban. d À un certain moment donné, ça devient un dead beaucoup plus, e、euh, d g y e、euh, u i s plus...、Pfft. Quasiment jazzy par moment, pis u d'autres moments, c'est du date plus traditionnel.、Okay. Mais moi, je trouve que c'est intéressant, pis, u、euh, la pochette est <rire> vraiment hâte. J'aime beaucoup, beaucoup le concept de Omnivium. Donc, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à voir. Il y a une réédition aussi intéressante. Moi, je suis un amateur de Destroyer 666. Donc,、euh, le 28 février, Season of Mist remet、euh, la, le reissue de Cold Steel for an Iron Age, qui est paru originalement en 1962. Hum,、mmh, c'est bon? Non. C'est pas vrai. C'est、euh, un paru... très vieux métal. <rire> Précurseur, plus que ça, ça se peut pas.、Ben、non,、euh, Non, c'est pas l t a Black Sadoc, on n'a rien inventé. Veux-tu bien être terre, toi? <rire>、euh... Hey, D'ailleurs, ça serait le fun. J'espère qu'ils vont venir au AVMTO.、Euh, donc,、euh, qui est paru, je m'en rappelle plus avec tes niaiseries, <rire> mais c'est、bon. un, un bon mélange de Black Trash Metal. C'est une formation australienne. c e s、euh, oh, okay. t intéressant. C'est quoi l e n t e n d e m s t r o y e r 666. Toi, t'avais plus ou moins aimé ça. Du coup, ce que j'ai entendu. Et、euh, le 13 février, c'est la sortie du nouvel album de Orange Goblin qui porte le nom de a n a l o g y for a d a m Et c'est vraiment un excellent Stoner Doom. Ben, moi, j'ai hâte d'entendre ça. De、euh, la façon dont u m'en as parlé, ça a l'air très intéressant. Oui, j'ai découvert ça il n'y a pas、euh, excessivement longtemps. mais J'ai été très. emballé.、Euh, de plus en, emballé. en plus, je commence à m'intéresser、euh, au x Stoner Doom.、Euh, Euh, J'ai entendu le nouvel album de Devil's Blood.、Euh, oui, c'est excellent. La i r e j'adore ça.、Oui. Euh, Devil's Blood qui sera avec Behemoth, Watane et In Solitude、euh, au mois de mai prochain.、Euh, ah, en fait,、euh, ça ça c e s a le 9 le... mai, me semble. C'est le mercredi、ouais. le 9 mai, effectivement. Ceci étant dit, donc,、euh, je vais procéder à la deuxième présentation que j'avais pour vous ce soir, qui est la formation.、Euh, Belge a b o r t e d qui donne dans un death metal à petite tendance grind par moment. L'album porte le nom de Global, Global Flatline. C'est paru sur l'étiquette Century Media. Moi, je l'ai écouté. J'aime pas le côté g r i n Ouais, c'est ça.、Euh, ça. Je me、euh, doutais que toi, ça te plairait plus ou moins. Moi, j'aime certains aspects du a, grind. Il y a certains riffs de l'album que j'ai bien aimé.、Ouais. Tu sais, quand ça tombe un peu plus, comme plus d'être,、uh, comme tu m'as fait découvrir, dans le fond. Mais、mm -hmm. euh, quand ça tombe trop dans le tapis, o ù ce que t entendais avec le d r a m puis ça martèle, ça martèle. Ouais, c'est. Comme... Ben, moi, j'ai pas trop de misère avec ça.、Okay. Fait que, ben, ça m'a plu. Je vous présente、euh, quatre pièces qui sont respectivement la 2, la 3, la 4, la 5 parce que la première étant.、Euh... Intro Une introduction, je trouvais un peu pas nécessaire de la passer. Donc, on va y aller tout de suite avec la pièce éponyme, Global Flatline. On v poursuivre avec The, the Origin of, the, of Disease. Poursuivi l e Coronary re re Reconstruction. Pardon, pardon. Et on va terminer avec Fecal Forgery. Un t i t un peu boba. Un peu, o u a i Un peu boba. e x o i e Mais la pièce est quand même pas si mal. Aborted.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 21h37, et vous êtes toujours dans cette fois-ci, c'est réel, le dernier droit de réanimation. Eh oui, la semaine prochaine, nous retombons dans une émission quasi anormale,、euh, quasi normale, du coup, bref. Quasi quelque chose. Quasi quelque chose. Oui, en fait, la semaine prochaine,、euh, on va revenir à une programmation qui va être.、Euh, De, oui, de...、ah, c'est ça, mais selon la normalité d'une saison normale, pratiquement acceptable, pour croire qu'un jour, peut-être, nous pourrions passer quelque chose de présentable. C'est à peu près ça. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et, et ce n'est pas ce, uniquement ce que je voudrais t'enlever. Non, c'est pas grave. La langue en particulier. Ben, t'es pas bougé, là. Non, je sais. Quoique.、Ouais, je pourrais t'en faire、euh, un en modélage en ouais, intéressant. Oui, u e n g r e f f e une. Oui. Comme.、Euh, Comme la rumeur qui, qui voulait dans les années 80 que Gene Simmons se soit fait greffer une langue de porc. <rire> C'est <rire> pour ça qu'il a dit... s <rire> a h oui, tu sais, tu me d o n n e s une idée. La semaine prochaine, je fais un spécial kiss. Pense à m'en aller c h e z n o u s Non,、ah, t'aimes pas ça, ton kiss? Pas vraiment. OK. Non, mais、euh, je vais probablement en faire un spécial kiss、euh, à rock classique、euh, dans à peu près un mois avec le Rockmaster. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime ça, ouais. En Fais ton n o r m a n e là-dessus. Là. C'est tes pièces à toi qui viennent de jouer. b e Non, n c'est vrai, c'est Aborted. Ben, tu suivais, c'est pas pire. Il s u i v i papa, s à tout. Aborted e t l'album Global Slotline、euh, 2012, tiré de l'étiquette Century Media. On vient d'entendre, juste avant la pause publicitaire, les pièces suivantes soit Fécal Forgery. b Excellent n e titre.、Hein? Je trouve que c'est un titre tout à fait ridicule et tout à fait、euh, inapproprié. Ça fait p i p i c a q u e t pas mal. Ça fait、hein? pas mal, oui.、Mm -hmm. Juste Auparavant, nous avions Coronary Reconstructions. C'est une bonne pièce. Personnellement, je trouve que c'est une des bonnes de l'album qui était précédée de The Origin of Disease et la pièce d'ouverture officielle de cet album, Global Flatline, que je trouve excellente. Bref, ce n'est pas un album qui va passer à l'histoire, mais quand même, je crois que c'est un album pour amateurs de death penchant grind metal qui peut être assez intéressant. Euh. Mais honnêtement, je pense sincèrement, Sinistros, e que cet album-là va être relativement oublié assez rapidement. Moi, personnellement, je n'en ferai pas de cas parce que ça ne m'a pas fait.、Euh... Mmh, ça ne m'a pas fait ni chaud ni froid. C'est、ouais. du grain, puis j'ai bien de la misère avec ça. OK. Donc, ceci étant dit, je vous rappelle brièvement que les spectacles de Trois-Rivières Metal seront ceux-ci, soit samedi le 3 mars, Blind Witness,、oh、au p l e s s s <rire> Grand-mère, tais-toi. ç a l e cruche.、Uh, Blind Witness, Oplus Nation, Hear My Words, t Devil d r o n e c'est samedi le 3 mars à 20h, au coût de 12$ pour tous. Samedi le 10 mars, c'est Blackguard, Blinded by Fate, Morgue et Narthim. C'est le, comme je l'ai dit, samedi le 10 mars à 20h, la coût de 12$ c'est pour tous. Unexpect, Obscursus,、oh, c Romancia, Trollhames et c a r c a s Carcaeos, Car voilà. Euh, samedi 14 avril, ouverture、euh, des portes à 19h, 15$, à et u r e e c'est pour tous, et ces trois dates de spectacles se commettront au Rac a f i l l e Stage! Hein? Faut pas ajouter, toi? Ta gueule, grand-mère! <rire> <rire> voilà. Maintenant, et ce, Pour la Xème fois depuis je ne sais plus combien d'émissions, c'est à toi qu'il incombe de clore cette édition. Je commence à avoir l'habitude de fermer cette pute d'émission. Ah là là là là là. Eh bien, on va terminer avec un petit bloc.、Euh, rentre d'en face avec.、Euh, rentre d'en face à qui, là La tienne, bien évidemment. Ah, ben oui, mais je la pète. Non, c'est un bloc que tu risques d'apprécier grandement parce qu'on a deux pièces en partant. C'est du bon death and roll、euh, qui rentre dans le, dans le tapis. On va avoir、euh, un bon petit band de trash old school puis un band de crossover pour、euh, presque terminer. Si on a du temps, ben, on passera à、euh, quelque chose d'un peu, peu plus exotique. Oh, exotique. e t oui. Alors, on part tout de suite avec une formation américaine qui s'appelle We Are the Damned avec la pièce Throne of Lies tirée de l'album Holy、oh, Beast. Allons-y. go. <The end. S 2> That is the end. That is the end. On vient d'attendre Short Sharp Shock, formation américaine dans, dans un crossover très intéressant. Un crossover attendant、euh, ce grand ballet canadien. Eh oui. Là, mais ça prend des mélanges partout, hein. <rire> <Oui. S 1> <laughs> On vient d'attendre <rire> la pièce de Kill Floor qui tirait des problèmes sur the Answer. C'est paru sur a k E Records en 2011. On a eu Bassist Couillu de Sabbath,、oui. euh, formation japonaise, avec、euh, la pièce Witch Flight qui est tirée de l'excellent album Sabbath Trinity qui est paru sur Iron Pegasus. On a eu formation américaine Cyanide, Rising of the Beast, tirée de g o d s of Death sur l'excellent label Hell's Headbangers. Et on en va e t l e b a l avec l'autre formation américaine qui s'appelle We Are Damned,、euh, très avec、euh, bon. oui, très très bon. Euh, vocal qui r e s e m b l e pas mal à celui d le chanteur d a n t o n Effectivement. De... La pièce Throne of Lies qui est tirée de l'album Orly Bees qui est parue sur Raging Planet. C'est maintenant le temps de se dire bonsoir. De se dire adieu. e h oui, adieu jusqu'à mardi prochain.、Alors、on va se quitter sur une dernière pièce, mais la semaine prochaine, nous reviendrons à des sentiments meilleurs, c'est-à-dire qu'on devrait être pire que cette semaine. e h oui. Malheureusement pour vous. Programmation、euh, qui sera probablement fort éclatée. Je me propose de faire un mini spécial Rien du Tout. Ah, c'est cool! Rien ça, ça. de on, moins. On devrait faire ça, souvent.、Oui, ouais, spécial à rien du tout. Spécial à rien, pas tout. Et voilà.、Ah, on va terminer l'émission avec、euh, une pièce exotique d'un groupe、euh, non moins exotique qui nous vient de Taïwan.、Euh, J'ai nommé la formation k t a n i k p e u t t la pièce Ocean Quake, c'est tiré de l'album Tagazago Army, c'est sorti sur Spine Farm Records.、Mm -hmm. Et sur ce, allez、Et、tous vous faire foutre! foutre. C.O.N.L. Go! clouds The demon mad